Unité 2, leçon 3, phonétique. Répétez la question en utilisant Est-ce que Curiosité. Tu connais Paula Est-ce que tu connais Paula Elle est espagnole Est-ce qu'elle est espagnole Elle habite où Où est-ce qu'elle habite Elle connaît Greg? Est-ce qu'elle connaît Greg? Il parle espagnol? Est-ce qu'il parle espagnol?